r e g h t Rock classique. Je m'appelle Alain Lefebvre et je serai là pour vous accompagner en musique pour les cinq prochaines heures. Aujourd'hui, c'est le troisième vendredi du mois, ce qui signifie que c'est spécial 3 pour 1 à l'émission Rock Classique. On va donc entendre tout au long de l'après-midi des blocs de trois pièces qui nous viennent d'un seul et même artiste ou groupe qui représente n t certains des styles de musique associés et regroupés sous la grande bannière Rock Classique. On va entendre du hard rock, du rock psychédélique, du rock progressif ainsi que, comme d'habitude, un peu de métal. Vers la fin, on va entendre les artistes des groupes comme Spirit, Big Brother and h Holding Company, Jimi Hendrix et Steppenwolf. Je vais bien sûr vous présenter la deuxième partie de mon exposé sur ce groupe de hard rock américain. Très obscur des années 70, que certains considèrent comme le premier véritable groupe de heavy metal made in USA, le trio Third Lord b i l t m o r e Je vais aussi vous présenter le 11e chapitre de la discographie d'ACDC, l'album Fly on the Wall de 1985. Je vais vous présenter deux nouveautés, les nouveaux albums des formations Metal Cathedral, excellent album très bizarroïde, intitulé The Guessing Game, et celui de Exodus, Exhibit B, The Human Condition. Évidemment, la pièce de résistance de l'émission, c'est le spécial que j'ai préparé afin de rendre hommage au chanteur Ronnie James Dio, qui est décédé du cancer dimanche 16 mai. Un hommage qui va tenter de faire brièvement le tour de la carrière de cet incontournable du métal spécial qui va occuper, bien sûr, la moitié de l'émission et une bonne partie de l'après-midi.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 Said so. Said so. Help. I need somebody,、Help. not just anybody.、Help. You know, I need someone. younger, so much younger than today. I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone and I'm not so self-assured. Now I find a change of mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being round. I'm、ago. not so self-assured. You know I've, I've had to c h a n g e my mind and o p e n up the doors. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being right. ダンスは17日。 avec une de l e u r s Pièce s les plus éclatées, la f a n t a s t i q u e Tomorrow Never Knows, pièce tout à fait révolutionnaire qui clôture leur、euh, fantastique album, véritable chef-d'œuvre du rock, l'album Revolver de 1966. Juste avant ça, on a entendu la pièce titre de l'album et du film Help, le deuxième film des Beatles. La version qu'on a entendue, c'est celle qu'on retrouve sur la version américaine、euh, du vénéne qui est très différente à cause de l'introduction à la James Bond. C'est paru, bien sûr, en 1966. Au début du blog, on a entendu I Feel Fine,、euh, pièce qu'on retrouve entre autres sur le vinyle Beatles 65, paru bien sûr en 1965, mais qui est paru en 45 tours aussi cette année-là. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et aujourd'hui, c'est spécial 3 pour 1 Rock Classic, ce qui signifie que je vous présente des b l o c s de 3 pièces qui nous viennent d'un seul et même artiste ou groupe. Au cours de la prochaine heure, on va entendre entre autres la musique de Jimi Hendrix, Big Brother Hand Holding Company, Spirit. Mais tout de suite, on poursuit avec une formation canadienne, Steppenwolf.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 89 ans. Kane Steppenwolf avec la pièce I'm Asking, c'est tiré de ce très bon disque qui est For Ladies Only de 1971, tout comme les deux pièces qui ont précédé, c'est-à-dire l'instrumental Black Pit et s p a r k l e Eyes au début du bloc. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, c'est spécial 3 pour 1, ce qui signifie que je vous présente les blocs de trois pièces qui nous viennent d'un seul et même artiste ou groupe. Dans une trentaine de minutes, je vais vous présenter mon groupe obscur de la semaine, Sir Lord Baltimore, la partie 2. Je vous rappelle aussi que cet après-midi, je vais vous présenter un gros spécial, Ronnie James Dio, afin de souligner le départ de cet incontournable du mouvement métal. Pour l'instant, on va poursuivre avec un autre incontournable. <coughs> Jimi Hendrix,、ah、à l'antenne de la Radio Campus, la station des m é l o m o n e s est la seule à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est faux! c e f m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 Assemblage requis. Tous les jeudis de l'été, de 15 à 18 heures, en rappel les samedis à 16 heures sur C'est Fou. C'est fou. C'est fou. c o u C'est fou. c o u C'est you Jimi h e n d r i x Experience avec leur immense classique Little Wing s'est tiré de leur non moins classique deuxième album, a x i s b o l d as Love, paru à la fin de 1967, tout comme les deux pièces qui ont précédé, c'est-à-dire、euh, Spanish Castle Magic et Wait Until Tomorrow.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 Sous les ondes de la Radio Campus, la station des Mélomanes est la seule à faire tourner du vrai rock. Absolument la seule à Trois-Rivières. C'est faux, 89 FM! Holding Company avec la pièce Keep On qui ouvre leur album Be a Brother de 1970, le premier album qu'ils ont enregistré sans j a n i s Joplin. Enfin,、euh, il semble qu'elle a participé au cœur, on peut l'entendre à l'arrière dans les cœurs, mais、euh, c'est le premier album qu'ils ont fait sans, sans elle en, en évidence, disons. Juste avant ça, on a entendu une pièce, très très belle pièce instrumentale, tirée aussi de cet album,、euh, Be It Brothers, et c'était Home on the Strange. Et au début du b l o c on a entendu un classique piece of my heart, c'est tiré du non moins classique album,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 Et、euh, par la suite, dans environ une vingtaine de minutes, je vais vous présenter bien sûr le spécial Ronnie James Dio. Pour l'instant, on va poursuivre avec du rock psychédélique avec、euh, un des meilleurs albums, trois extraits d'un des meilleurs albums qui a jamais été enregistré dans le genre a l b u m Twelve Dreams of Dr. Sardonicus, The Spirit. Vous êtes à l'antenne de C'est Fou 89.1, la station des m é l o m a n e s et la seule à diffuser du vrai Rock à Trois-Rivières. C'est Fou 89.1, fan! You have the world that you make a d i s See what you've done to the rain and the sun. So many changes have all just begun. To reap, I know you're asleep. waiting De t o i s r i v i è r e vous permettra de faire le grand saut. On vous attend au www.paradrénaline.ca. Pour plus d'informations, 1-877-Parachute. Profitez de notre spécial à 229 pour tout le mois de mai. Jérémy, Jade et Julien vont à l'école. Julien pourrait ne pas se rendre au bout de son secondaire. Qu'est-ce que je peux faire? Comme parent, je l'encourage à sortir du lit. Comme employeur,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 C'est fou, fou comme e s t c faire une course avec un an. Non, non. c'est sûr de g a g n e r Juste avant la pause pub, on a entendu Spirit, une formation de la Californie, de la fin des années 60, avec、euh, trois extraits d'un des meilleurs albums de rock psychédélique à avoir jamais été enregistré Twelve Dreams. Of Dr. Sardonicus de 1970. On a entendu Animal Zoo, précédé du classique Nature's Way, et au début du bloc, on a entendu Nothing to Hide. Vous êtes à l'émission La Classique en compagnie d'Alain Lefer, e une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, c'est spécial 3 pour 1, ce qui signifie que je vous présente des blocs de 3 pièces qui nous viennent de seuls et mêmes artistes ou groupes. Dans une quinzaine de minutes, je vais vous présenter mon spécial D.O. Pour le moment, je vous parle de mon groupe obscur de la semaine. En fait, je vous présente la deuxième partie de mon exposé sur le trio de hard rock américain du début des années 70 du nom de Sir Lord Baltimore, un groupe que certains considèrent comme le premier groupe de m é t a l américain. On l'a vu la semaine dernière, le premier album de Sir Lord Baltimore, Kingdom Come, était absolument excellent. C'est vraiment un petit bijou et un classique obscur du rock des années 70. Sauf qu'il ne s'est pas tellement vendu et que le manque d'expérience du trio en concert l'aura plutôt nui t dans leur carrière, particulièrement suite à leur passage au Fillmore East où ils ont fait les premières parties du J-Guys Band et de Black Sabbath. Et où ils ont eu l'air vraiment fous et maladroits. Une tournée avec Humble Pie, qui était eux aussi très populaire à l'époque, n'a pas aidé non plus Sir Lord Baltimore à se faire une bonne réputation. Par après, il a été échaudé comme ça en tournée et probablement à la suite de conseils mal avisés de l e u r g é r a n t Le groupe a commencé à travailler sur leur deuxième album et sur du matériel un peu plus accessible, disons. Pour le deuxième disque, ils ont aussi recruté un deuxième guitariste, c'est-à-dire Joey Damra, b le frère du guitariste Louis Damra b lui-même. Ça a donc donné l'album homonyme paru en 1971 et qui est beaucoup plus progressif que le premier. J'en entends déjà qui doivent se dire Mais si c'est plus progressif, ça doit être bon. Eh bien, non, ce n'est pas assez progressif pour être intéressant, pour plaire aux amateurs de rock progressif, et ce n'est pas assez élevé pour plaire aux amateurs de hard rock et de m é t a l Ce n'est pas un mauvais disque, c'est juste tout à fait moyen comme album, ce qui fait qu'il ne s'est pas vendu, et l'étiquette de disque et leurs gérants même les ont abandonnés. Néanmoins, les quatre jeunes sont restés ensemble, et ils ont commencé à travailler sur du nouveau matériel dans le but de faire un troisième album. Finalement, Ils ont accroché définitivement leurs instruments en 1976 après avoir échoué à leur tentative d'intéresser une nouvelle étiquette de disque. Ils ont abandonné la musique. Avec le temps, les deux albums sont devenus des items de collectionneurs très prisés et révérés qui en ont fait quasiment des objets de culte, particulièrement chez les amateurs de rockstoner. Euh, ce regain d'intérêt pour Sir Lord Bal Bal Baltimore a donc inspiré deux des membres, le batteur et chanteur John Garner et le guitariste l o i s d e m b r a à reprendre le collier. l o i s d e m b r a qui entre-temps était devenu、euh, pasteur et qui œuvrait auprès des itinérants à Los Angeles. Le bassiste Gary Justin, lui, ne s'est pas joint à ses deux amis puisqu'il avait complètement abandonné la musique, n'avait pas touché à son instrument depuis de nombreuses années. Un manque、euh, d'intérêt total de sa part. On l'a donc remplacé par、euh, plusieurs musiciens de session, dont、euh, Tony Franklin, entre autres, qui est un peu plus connu、euh, dans le domaine. Les deux hommes ont donc fini leur euh, troisième euh, album, qui a vu jour、euh, 30 ans après, intitulé Sir Lord Baltimore III Raw. On va donc en écouter quelques extraits de ces deux albums, le premier,、euh, plutôt le deuxième homonyme, et、euh, Sir Lord Baltimore III Raw. À l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomanes est le seul à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. Absolument la seule. C'est faux 89 a c l a s s i q u e jusqu'à 17h. Obscure Sir Lord Baltimore avec la pièce Gonna Set the World on Fire qui ouvre leur troisième et dernier album Sir Lord Baltimore 3 Raw. C'est Un album qui a, semble-t-il, été commencé en 1976, mais que le groupe a terminé 30 ans plus tard. Ce n'est pas mauvais, mais pour ce qui est d'un disque qui date supposément de 1976, eh bien, ça sonne plutôt 1986. Le son de guitare en particulier、euh, tient plus des années 80 que des années 70. C'était un peu une déception, ce troisième album que plusieurs、euh, attendaient comme si ça avait été le Saint Graal du rock. Ils ont sûrement été déçus. Juste avant ça, on a entendu deux pièces tirées du deuxième album homonyme de Sir Lord Baltimore, paru en 71. On a entendu Woman Tamer, qui est une des meilleures du disque. Et au début du bloc, on a entendu la pièce Chicago Lives, qui démontre l'excellent jeu de guitare en harmonie des frères Joey et Louis Dembra. C'est le seul album qu'ils ont fait à deux guitares, Sir Lord Baltimore. Le deuxième disque est beaucoup moins bon, à mon avis, que le premier, mais il a tout de même ses supporters. Évidemment, la carrière de Sir Lord Baltimore a é t é somme toute, très brève et courte, mais、euh, il faut dire qu'à l'instar de leurs contemporains, des MC5 et des Stooges,、euh, Sir Lord Baltimore était probablement un groupe beaucoup trop en avance sur leur temps, et ça a eu raison d'eux, malheureusement. Autant les critiques que le public n'étaient pas prêts pour eux, c'est-à-dire、euh, sauf le journaliste du magazine Cream qui leur a attribué pour la première fois l'étiquette de heavy metal. Néanmoins, avec le temps, ils ont fini par obtenir un certain statut auprès des connaisseurs de hard rock et de metal, ce qui est quand même bien. Voilà pour cette présentation de Sir Lord Baltimore. J'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, je vais vous présenter un autre groupe très obscur pour la plupart des gens, le groupe de Doom américain du nom de Saint Vitus. C'est donc un rendez-vous.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 Ronnie James Dio, qui est décédé d'un cancer de l'estomac à l'âge de 67 ans. Dio, qui était un des plus ardents défenseurs et un interprète enthousiaste du mouvement metal depuis les années 70, un homme extrêmement intègre et fier de cette musique dont il a toujours embrassé la culture à fond et qui était très apprécié. De tous ceux qui ont eu la chance de le côtoyer. C'est lui qui, entre autres, a fait entrer le fameux signe du Devil's Horn que la p l u part、euh, des amateurs de métal brandissent à bout de bras à chaque concert. Un signe、euh, qui est issu,、euh, qui est originaire de superstitions、euh, méditerranéennes qui datent de temps immémoriaux. C'est Dio qui a amené ça dans le métal. Question de lui rendre un dernier hommage, je, je vous ai préparé un spécial de Dio afin de souligner la carrière tout à fait exceptionnelle de ce bonhomme majeur. Évidemment, c'est à peu près impossible de faire une émission complète sur la carrière de Dio en une seule émission, puisqu'on parle tout de même d'une carrière de quasiment 50 ans. Parce que、euh, ce que peu de gens savent, c'est que Dio a commencé à faire carrière dans la musique dans les années 50 en faisant du rock'n'roll. On connaît vraiment Dio depuis le milieu des années 70, mais il a commencé dans les années 50 en jouant dans de très nombreux groupes de rock'n'roll qui n'ont jamais été nulle part. Il est né le 10 juillet 1942 à Portsmouth, au New Hampshire. Son vrai nom, c'est Ronald James p a r d a o v a p v a n a plutôt. Il est d'origine italienne. Il est très fier d'ailleurs de ses origines.、Euh, il a changé son nom dans les années 70. Pour celui de Ronnie James Dio. Au départ,、euh, le jeune Dio, c'était un trompettiste de talent, semble-t-il, jusqu'au moment où il a découvert qu'il avait une voix tout à fait exceptionnelle et qu'il a troqué sa trompette pour une basse, un instrument dont il a joué jusqu'au milieu des années 70. La première fois qu'il a enregistré quelque chose d'important, c'est avec、euh, son groupe Elf, dont faisait partie son cousin, le guitariste、euh, David Feinstein, qui s'est、euh, fait un nom quelques années plus tard. Avec son groupe The Rods. Le premier album de Elf a été produit à l'époque par nul autre que le bassiste de Deep Purple, Roger Glover. Album qui est paru en 1972. C'est un album homonyme et on écoute tout de suite un extrait de ce disque. Gambler, Gambler, à l'antenne de la Radio Campus, la station des mélomanes. Le seul à diffuser du vrai rock à 3 000 blocs, c'est fou! 89 FM! Vieux groupe important de Ronnie James et O. On vient d'entendre la pièce Gambler Gambler qui clôture leur premier album homonyme paru en 1972. Un album qui a été produit par nul autre que Roger Glover, lui-même le bassiste de Deep Purple. C'est、euh, à mon goût. Une des très rares bonnes pièces de ce groupe, parce qu'il faut le dire, c'était pas très bon, Elf. Il faisait,、euh, il faisait pas du hard rock, mais plutôt une espèce de blues rock un peu plate. Euh, c'est pas tellement conseillé. Elf,、euh, ils ont fait trois albums studio entre 7 2 et 7 5 et c'est vraiment pas avec eux que Dio aurait connu la gloire. Heureusement que son affiliation avec Roger Glover、euh, a été payante, puisqu'elle a permis à Dio de rencontrer le, le, le guitariste de Deep p u r p l e Uh, Richie Blackmore, qui s'apprêtait à quitter、uh, le groupe,、uh, son groupe, comme ça, pour entreprendre、uh, l'aventure en solo. Richie avait besoin d'un groupe de musiciens et il a été impressionné par、uh, Dio et il lui a uh, proposé uh, Mets ton guitariste à la porte et je vais enregistrer mon premier album solo avec toi et ton groupe. Proposition que Dio a acceptée avec enthousiasme. Elf est donc、uh, devenu le Richie Blackmore's Rainbow qui a enregistré l'album du même nom. Paru en 1975 et qui est un album que j'ai vraiment adoré dans mon adolescence, mais qui a plus ou moins réussi l'épreuve du temps. C'est vraiment avec、euh, le deuxième disque Rainbow a soulevé、euh, l'enthousiasme du public metal de l'époque, un disque qui véritable classique、euh, du rock des années 70, l'album Rising de 1976. Sauf qu'à ce moment-là, du groupe Elf, il ne restait plus que Dio. puisque Blackmore va remplacer tous les autres musiciens par des musiciens d'un calibre supérieur. On pense à Jimmy Bain à la basse, Cozy Powell à la batterie et Tony Carey au clavier. On va tout de suite écouter quelques pièces parmi les plus marquantes tirées de ces deux albums, en commençant par ce classique. Men on the Silver Mountain à l'antenne de la Radio Campus, la station des m é l o m a n e s et la seule à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est faux! 89 FM!、Enfin.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 Venez goûter et apprécier la qualité. Yuzu Sushi. 89 ans. La seule radio musicale. James Dio et Rainbow avec la pièce Stargazers, la plus remarquable chanson tirée de ce véritable classique du rock qui est le deuxième album de Rainbow Rising de 1976. Stargazers qui est une tentative de fusion entre la musique classique et le metal, une des premières tentatives réussies du genre. Juste avant, on a entendu deux pièces tirées du premier album homonyme de Rainbow, paru en 1975. On a entendu la très douce Catch the Rainbow. Au début du bloc, on a entendu le classique Man on the Silver Mountain qui ouvre l'album et qui a influencé beaucoup de gens.、Euh, même Van Halen l'ont repris à leur début cette pièce Man on the Silver Mountain. Vous êtes à l'émission Un Classic q en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente un spécial Ronnie James Dio afin de rendre un dernier hommage à ce bonhomme majeur qui a grandement marqué le mouvement metal depuis 25 ans. À la surprise générale, le troisième album de Rainbow en était un en concert, un disque un peu incongru puisque à l'époque, il y avait une espèce de tradition bizarre qui voulait qu'un groupe attende d'avoir sorti trois albums studio. Avant d'en faire un live, Rainbow ont donc brisé la tradition en sortant un album en spectacle après seulement deux disques studio et、euh, sur lequel on retrouvait du matériel inédit. Euh, intitulé On Stage,、euh, ce n'est pas le meilleur album du monde, mais ce n'est pas non plus mauvais. C'est juste que les pièces、euh, déçues sont pas mal toutes、euh, trop longues et parfois interminables, même. L'album suivant est pas mal meilleur.、Si, C'est un disque studio sur lequel、euh, Rainbow ont tenté une espèce de retour aux sources, à leurs racines, et qu'ils ont intitulé、euh, de façon fort judicieuse et appropriée Long Live Rock'n'Roll. Paru en 1978.、Euh, il n'est pas aussi bon que le précédent, Rising, mais on y retrouve de très bonnes pièces comme、euh, Kill the Thing,、euh, Rainbow Eyes, e、euh, l l i Connection,、euh, Gates of Babylon et bien sûr la pièce titre. On va tout de suite écouter trois pièces qui datent de cette époque à l'antenne de la Radio Campus. La station des mélomanes est le seul à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est faux! 8 9 FM!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 Musique Daniel Côté, 1645 Royal, Trois-Rivières. Vous êtes assez fou, 89-1. Nouvelle génération. Vous êtes assez fou, les Avec l'excellente pièce Gates of Babylon, tirée du troisième album du groupe Long Live Rock and Roll de 1978. C'est un des points d'orgue du groupe, cette pièce Gates of Babylon. Une formation qui a beaucoup influencé de jeunes musiciens dans les années 70. Je vous ai parlé un peu plus tôt de Van Halen, mais c'est une formation qui a influencé surtout Bruce Dickinson et Iron Maiden. Juste avant ça, on a écouté la pièce titre du disque Long Live Rock'n'Roll et au début du b l o c on a entendu la pièce Kill the King, la version spectacle qui ouvre l'album On Stage qui est sorti en 1977. Vous êtes à l'émission Ray Classic en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et aujourd'hui, je vous présente un spécial Ronnie James Theo afin de rendre un dernier hommage à ce bonhomme majeur qui a grandement marqué. Le mouvement metal depuis 35 ans. Rainbow ont fait、euh, trois bons albums studio dans les années 70, mais、euh, bon, ça n'a pas été long que le guitariste Richie Blackmore a fait comprendre à son chanteur que Rainbow,、euh, c'était son groupe et que même si Dio participait au processus、euh, créatif, Rainbow, ça restait le groupe de Richie Blackmore. Et en outre, Blackmore trouvait que、euh, par comparaison avec、euh, son ancien groupe, Deep Purple, Rainbow n'obtenait pas le même succès que Purple et、euh, il a décidé de remédier à ça en rendant la musique, essayant, en, en essayant de rendre la musique Rainbow,、euh, disons, plus accessible.、Euh, Blackmore a donc demandé à Dio de changer son style d'écriture pour、euh, créer des textes un peu plus commerciaux, genre、euh, un gars qui drague une fille,、euh, genre Yeah, baby!、Euh, ce qui n'est <rire> définitivement pas le style de Dio qui lui. Il tripait、euh, médiéval et légende ancestrale. Donc,、euh, Dio a quitté le groupe et Blackmore a continué avec plus ou moins de succès、euh, par la suite avec、euh, Graham Bonnet et plus tard avec Jolyn n Turner. Dio, lui, a été recruté par Geezer Butler et Tony i o m m i de Black Sabbath qui venait tout juste de mettre Ozzy Osbourne à la porte puisque ce dernier était devenu une véritable épave, une espèce de loc humaine. Et le style de Dio s'est、euh, marié à merveille avec celui de Black Sabbath et、euh, le premier album de cette nouvelle m o u t u r e、euh, du groupe, c'est-à-dire l'album Heaven and Hell. C'est un des grands disques de métal des années 80, tout comme le suivant, Mob Rules, qui est paru en 1981 et qui est personnellement mon préféré des deux. On va poursuivre avec trois pièces qui datent de l'époque de Dio avec Black Sabbath. レオナイフ、その上のラジオ・キャンプス、スタジオ・ディベロッパーの社長が行くと、レオナイフ、レオナイーレオナイフ、レオナイフ、レオナイフ、レオナイフ、レイフ、レオナイフ、レオナイフ、ナフ、レオナ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 Plus d'informations au www.eclipsefestival.com, une présentation de Texas Fairy. Amateur de métal progressif et de power metal, l'émission L'Abrique et le Fanal est de retour tout l'été, l e m a r d i à 19h. Votre animatrice, m i c h e l e vous présentera des formations qui dominent ce style dans le monde entier. Des formations telles que Stratovarius, Fendon b l a s OPEP!SavvyTage! ainsi que beaucoup d'autres。L'abri des fanals, le mardi 19h sur les ondes d de f 9 84、89、89 89 89 89 89 89 Black Sabbath avec Dio, avec la version en concert de Voodoo qu'on retrouve sur l'album Live Evil de 1982, l'album de la Discord e dont je vais vous parler dans un moment. Juste avant, on a entendu la pièce-titre du disque Mob Rules de 1981.、Et、au début du b l o c on a écouté le classique Neon Night qui ouvre le non moins classique album Heaven and Hell de 1980.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 Au cours、euh, du mixage、euh, du disque en concert Live Evil, la bisbille、euh, s'est installée entre、euh, Dio et ses collègues de Black Sabbath, Tony Iommi et Geezer Butler. Les deux euh, parties、euh, s'accusaient、euh, mutuellement de tenter de saboter、euh, les pistes、euh, de, de chacun de l'autre dans, dans le mix pour se mettre individuellement, comme ça, plus en valeur. Chose très puéril e et fort peu mature pour des hommes qui avaient、euh, À ce moment-là, une quarantaine d'années. Ce qui fait que Dio a claqué la porte. Il a recruté un jeune guitariste inconnu du nom de Vivian Campbell pour monter son propre groupe en solo qui portait tout simplement son nom, Dio. Le premier album de ce groupe c est un des très grands disques de métal de la première moitié des années 80. L'album intitulé Holy Diver paru en 1983. Franchement, excellent, rempli de certains、euh, des gros canons qui ont marqué le reste de la carrière de Ronnie. On va poursuivre avec trois pièces tirées de ce petit bijou. Holy Diver à l'antenne de la Radio Campus, la station des m é l o m a n e s Et là, ça va tourner du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est faux! 89.1 FM! r e b e l On vient d'entendre trois pièces tirées de son excellent premier album en solo, Holy Diver de 1983. On vient d'entendre Don't Talk to Strangers, excellent conseil à donner à ses enfants. Juste avant, on a entendu la pièce titre et véritable classique du heavy metal. Et au début du bloc, on a entendu Stand Up and Child, la pièce qui ouvre le disque avec brio. Un des incontournables des années 80, cet album, Holy Diver de 1983.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 En outre, e、euh, n effet,、euh, l'album suivant de The Last In Line de 1983、euh, était plutôt moyen, malgré la pièce-titre、euh, qui est un véritable classique. Toutefois,、euh, la tournée qui a suivi、euh, The Last In Line était très réussie et、euh, Dio a offert à ses fans un spectacle hautement visuel qui en a épaté plus d'un. C'est à son troisième album que ça s'est vraiment gâché, Sacred Heart de 1985, qui a été une espèce de tentative de courtiser,、euh, d'aller chercher le public métal de MTV, qui était friand de métal、euh, spray net, poseur, genre qui n'allait définitivement pas à Dio.、Euh, Dio, qui était loin d'être un Casanova ou un beau bonhomme,、euh, d'autant plus qu'il avait une quarantaine d'années à ce moment-là. Donc, ses tentatives de racoler le public de Motley c r u e étaient、euh, tout à fait inappropriées. Ça a aussi déplu à une forte portion de son public initial qu'il a laissé tomber pour des trucs un peu plus musclés, comme Metallica, qui est a p p e r é à ce moment-là Slayer, Megadeth. Ça a donc été une espèce de traversée du désert pour Dio. Jusqu'au début des années 2000. On va tout de suite écouter quelques-unes des pièces marquantes de cette époque de son groupe Dio, en commençant par ce classique, bien sûr, The Last in Line, sur les ondes de la Radio Campus. La station des Mélomanes e t la seule à faire tourner du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est vous, 89.1 FM. p e r s o n n Avec l i s é a une équipe dynamique et avide d'émotions fortes. Parachutisme Adrénaline, situé à l'aéroport de Trois-Rivières, vous permettra de faire le grand saut. On vous attend au www.paradrénaline.ca. Pour plus d'informations, 1 8 7 7 p a r a c h u t e Profitez de notre spécial à deux c e dollars pour tout le mois de mai. Les mal léchés, Empreine Galactique, Valsalva, Apocalypse Night Club, ils ont tous gagné les mardis de la relève du Gambrius.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 L'avenir nous appartient et nous en ferons ce qu'on a décidé qu'on en ferait demain, dès aujourd'hui. C'est fou ça C'est fou ça C'est fou, fou, fou ça, ça. Dio! On vient d'entendre trois de ses meilleures pièces en carrière. On vient d'entendre Turn to Stone, qui est un extrait du disque Magic, qui est vraiment un des meilleurs qu'il a fait en carrière, en dehors de Black Sabbath et Rainbow. C'est paré en 2000 et、euh, ça n'a pas fait de vagues à l'époque, mais c'est un des grands albums de Dio, qui est malheureusement tout à fait méconnu. Juste avant, on a entendu All the Fools Sail e d a Wind, très belle pièce tirée de l'album Dream Evil, le quatrième album de Dio.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 La carrière de Dio en solo allait plus ou moins bien au début des années 90 et il a décidé de rejoindre ses anciens compères Tony i o m m i et Geezer Butler de Black Sabbath en 1992 parce que pour eux aussi, Black Sabbath, ça n'allait pas terrible à ce moment-là. Donc, ils ont tenté de retrouver leurs anciennes gloires en unissant une fois de plus leurs forces. Ça a donné l'album Dehumanizer qui a eu un certain succès mais que personnellement je trouve vraiment très plate et inintéressant. De toute façon, la réunion n'a pas fait long feu et Dio a quitté avant la fin de la tournée de spectacle, qui elle a eu quand même pas mal de succès. Euh, Dio a quitté parce que Black Sabbath se sont vus offrir de faire les premières parties des deux derniers concerts de la supposée tournée de retraite de Ozzy Osbourne en 1992. Dio était tout à fait furieux de cette offre puisque, selon lui, Black Sabbath ne pouvait se réduire à une première partie. Et ça, c'est sans compter qu'Ozzy l'avait insulté personnellement, publiquement de à plusieurs reprises dans des entrevues. Depuis les années 70 et qu'il avait même mis en scène un nain dans ses concerts dans les années 80, un nain qu'il avait appelé Ronnie et qu'il s'amusait à martyriser.、Euh, Sharon et Oz z y Osbourne, ce n'est pas des gens qui ont le plus, de, le plus de classe dans le monde du métal. En fait, dans le métal aussi, il y a des classes sociales et ici, Dio et Aaron Maden font partie de l'aristocratie et, et disons de la classe supérieure. On pourrait dire que Sharon Osbourne, elle a fait partie d'une classe supérieure. v r a i m e n t beaucoup moins sophistiqué. Donc,、euh, Dio n'a pas apprécié l'offre de Ozzy et Sharon,、euh, qui a v a i t pour but de l'humilier, dans le fond. Et euh, Dio、euh, n'a pas aimé non plus que les places de concert aient été vendues en son nom, sans son accord. Mais malheureusement, a o m i Butler et Apeche ont, ont décidé d'y participer et Dio les a quittés pour retrouver、euh, son groupe. Et、euh, Rob Alford, c'est Rob Alford, le chanteur de Julius Pierce, qui a été appelé en renfort pour、euh, remplacer comme ça la dernière minute. Euh, pour cet événement unique. Donc, le line-up original de Black Sabbath avec Bill Ward aussi s'est réuni pour clore、euh, la seconde soirée de cet événement le 15 novembre 1992. Ils ont joué quatre morceaux. Néanmoins,、euh, Ronnie a rejoint、euh, a o m i Butler et Vinny Apice、euh, à plus, à plusieurs années plus tard, 14 ans plus tard, à l'automne 2006. Et le groupe est、euh, parti en tournée en 2007 sous le nom de Heaven and Hell. Après la tournée, r a p è sortie la s d'une anthologie qui euh, contenait euh, trois nouvelles pièces,、euh, anthologie intitulée The D.O. Years, pourquoi le nom Heaven and Hell、euh, Eh bien, encore une fois, parce que Sharon Osborne u ne voulait pas qu'il prenne le nom de Black Sabbath sans que Ozzy y participe. Quelle classe cette Sharon, qui est la digne fille de Don Alden, un gérant célèbre、euh, des années 60, dont je vous parlerai un jour、euh, avec Lessic. Donc, Heaven and Hell se sont arrêtés à Montréal et Québec à l'hiver 2007 pour présenter leur spectacle avec Megadeth et Down. Et suite à cette tournée, le groupe a enregistré un très bon album en concert intitulé Live from Radio City Music Hall et enregistré à New York et, et dont on va tout de suite écouter trois extraits. Sur les ondes de la Radio Campus, la station des Médéments est la seule à faire tourner du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est fou! 89 FM! As you can see, we're filming this one tonight, so smile for the cameras. Get lots of requests for this song. Seems to be a popular one, this one. We like to play it, we shall do it for you now. It's called The Sign of the Southern Cross. That's Can I know what you might believe? A story told that can't be real somehow must reflect the truth we feel.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 Eclipse Festival 2010, du 23 au 26 juillet prochain. Plus d'informations au www.eclipsefestival.com. Une présentation de Texas Faggie. 89 ans.、Oh, C'est fou, 89 C'est fou avant tout le monde. The world is full of kings and queens. Who blind your eyes and steal your dreams. It's heaven and <laughs> hell. So far, we have to prompt the audience to sing that particular part. And so I always make them sing it with us so we can actually hear it. Didn't need any prompting from you. There it was. But I'd still like to hear you have to sing it. Sing it for us. Sing it with us. It's a great riff. It deserves it. Okay, here we go, guys. b o n j o James Dio et Heaven and Hell. On vient d'entendre trois extraits de leur très bon disque en spectacle Live from Radio City Music Hall de 2007. On vient d'entendre le classique Heaven and Hell, bien sûr, qui est un des plus beaux textes de Dio et qui résume fort bien、euh, sa philosophie de vie. The world is full of kings and queens who blind your eyes, then steal your dreams. It's Heaven and Hell. Juste avant, on a entendu un autre des classiques de Black Sabbath avec Dio, The Sign of the Southern Cross. C'est au début du b l o c qu'on a entendu la pièce. I », ï e très bon album en spectacle. C'est live from Radio City Music Hall. C'était pas le meilleur des frontmen en concert, Dio. C'était pas un Bruce Dickinson, David Lee Roth ou un Steven Tyler. Mais c e s t un homme qui avait beaucoup de classe et de dignité et qui commandait le respect de l'auditoire. Je l'ai vu à plusieurs reprises en concert, Dio.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 Dans une quinzaine, plutôt dans 7 ou 8 minutes, je vais vous présenter le 11e chapitre de la série consacrée à ACDC avec l'album Fly on the Wall de 1985. Pour l'instant, on va poursuivre avec un dernier bloc, de, pas un bloc, mais plutôt une dernière pièce de notre spécial D.O. i On aborde le dernier chapitre de sa carrière, celui de l'album The Devil You Know de Heaven and Hell qui est paru il y a à peu près un an exactement.、Euh, Un disque que j'avais beaucoup aimé, qui est resté dans mon baladeur tout l'été 2009. Album controversé, mais très inspiré. En fait, je dirais que c'est le meilleur disque que Black Sabbath ont fait depuis Mob Rose en 1981 et le meilleur que Ronnie a fait après Magicka de 2000. C'est un album qui n'a pas fait l'unanimité parce que certains le trouvaient trop lent. Euh, mais ça, c'est du Doom, c'est du Black Sabbath、euh, tout craché et comme je viens de le dire, c'est un disque qui était très inspiré. D'ailleurs, Geezer Butler, le bassiste de, de Black Sabbath, a dit à l'époque、euh, de sa sortie qu'avec D.O., les sessions d'écriture étaient toujours très inspirées et que tout allait très vite et sur des roulettes comparativement avec Ozzy où le processus créatif、euh, était toujours très pénible, très lent. En fait,、euh, Geezer disait que si Black Sabbath avait dû travailler avec Ozzy, le groupe n'aurait même pas encore commencé à enregistrer. Ronnie était vraiment un passionné, bourré d'inspiration, et on va écouter une dernière pièce、euh, de Ronnie James Dio et、euh, Heaven and Hell, une pièce、euh, au titre tout à fait appropriée aujourd'hui. La pièce Rock'n'Roll a d Angel. Sous les o n d e la station des m é l o m s la seule à faire tourner du vrai rock et du métal à Trois-Rivières, c'est fou! 8 9 FM! e n Hell, avec la très belle pièce Rock'n'Roll Angel, qui est tout à fait appropriée, puisque c'est un peu ce que Ronnie est devenu aujourd'hui. Un Rock'n'Roll Angel. Très bon disque que ce Devil You Know, d'où est tirée cette pièce.、Une、excellente f i n d e carrière pour ce très grand bonhomme qui a été Ronnie James D.O., un des、euh, très grands du métal. Un homme qui a su insuffler beaucoup de classe. À ce mouvement qui en manque malheureusement souvent.、Euh, Dio, c'était、euh, l'aristocratie、euh, du métal.、Euh, Dio, qui est toujours resté intègre et fier、euh, de, du mouvement métal et qui n'a jamais renié son allégeance. Juste pour ça, ça mérite、euh, tout le respect du monde. Dans un moment, je vais vous présenter le segment ACDC de l'émission, tout de suite après cette courte pause publicitaire.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 Quatre jours de camping sur le magnifique site du Poney Rouge Rafting en bordure de la rivière Gatineau. Eclipse Festival 2010, du 23 au 26 juillet prochain. Plus d'informations au www.eclipsefestival.com. Une présentation de t e x a f a i Mathieu,、euh, petite question. Tu j u s t e m ou tu travailles sur des choses de plus en plus ridicules à chaque fois que je passe te voir?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 Nous en sommes maintenant à notre portion de l'émission consacrée à la discographie complète de ACDC. Aujourd'hui, nous en sommes au 11e chapitre et au disque Fly on the Wall de 1985. Fly on the Wall qui est, à mon avis, le moins bon de tous les disques de ACDC. À part, peut-être, Stiff Upper Lip de 2000 et le dernier Black e y e qui est sorti il y a un an et demi, qui sont vraiment pas bons.、Euh, c'est un disque, Fly on a Wall, qui manque tout à fait d'inspiration et qui a nuit à ACDC dans les années 80, puisqu'il a contribué à leur faire perdre encore plus de plumes en termes de popularité. Pour être bref, disons tout simplement que Fly on a Wall, c'est un disque terne et sans étincelles. En bon québécois, un disque vraiment plate qui a déçu beaucoup de fans à sa sortie à l'été 1985. Sauf que c'est tout de même ACDC et qu'on retrouve quelques bonnes pièces comme celle-ci. t i n k the Pink, vous êtes à l'antenne de la Radio Campus. La station des Bélevins est de la seule à faire tourner du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est fou, 89 FM. C'est ici, on vient d'entendre trois pièces tirées de leur album Fly on the Wall de 1985. On vient d'entendre la pièce titre qui a un peu joué à l'époque sur MTV, Much Music et des stations de radio rock. Juste avant, on a entendu la pièce Shake Your Foundations, une autre des rares bonnes pièces qu'on retrouve sur ce disque Fly on the Wall. Et au début du b l o c on a entendu Sink the Pink qui est le seul véritable gros canon du disque. Malgré ce piètre opus, la tournée qui a suivi la sortie de Fly on the Wall a connu passablement de succès. Et ici, l e i se sont arrêtés au Forum de Montréal le samedi 13 septembre où ils ont donné un très, très bon spectacle, très visuel et énergique, à milieu de la fadeur du disque Fly on the Wall dont la tournée était censée faire la promotion. Voilà qui complète ce onzième chapitre de la série sur Easy d i z y La semaine prochaine, je vais vous présenter l'album Blow Up Your Video de 1988. C'est donc un rendez-vous.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 Une section balado-diffusion, si jamais vous avez envie d'écouter une ancienne émission n'importe quand dans la semaine. Vous retrouverez aussi une section nouveautés dans laquelle il y a à peu près 75 critiques de disques qui sont s o r t i s depuis un an. Des nouveautés que vous retrouverez sur mon blog dont l'accès est, est, est à partir de l'onglet Nouveautés. Donc, pour ceux qui recherchent des suggestions d'albums à se procurer, vous allez y trouver des choses qui vont assurément Vous intéressez. Encore une fois, le site se trouve au w w w r o c k t a s s i c n e t Et parlant de nouveautés, j'en ai une absolument excellente pour vous cette semaine. Pour ceux qui aiment les trucs originaux et pas évidents, un peu difficiles d'accès, mais vraiment, vraiment b o n je parle du tout nouvel album de la formation anglaise Cathedral qui vient de sortir. Ils、euh, viennent de sortir rien de moins qu'un de, de leurs meilleurs albums en carrière. Intitulé The Guessing Game. Cathedral, pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est un groupe、euh, associé au mouvement Doom Metal. En fait, c'est même un des groupes instigateurs du mouvement Doom. Ils font carrière depuis、euh, le début des années 90, depuis 20 ans. Ils ont sorti des classiques du genre comme、euh, des albums Forest of Equilibrium, The Eteral Mirror et surtout、euh, The Carnival Bizarre. Sauf que là, avec、euh, ce nouvel album, on n'est plus du tout dans le domaine du dôme, on est carrément dans autre chose. On est rendu très loin dans une sorte de musique très expérimentale qui vogue entre le métal, le progressif et le rock psychédélique. On dirait tout à fait un album, un bijou obscur des années 70 qu'on viendrait de découvrir, comme si Van de g r a a f Generator avait enregistré un, un disque avec Black Sabbath à l'époque de l'album Sabotage. C'est vraiment un marteau comme musique, c'est tout à fait indescriptible, c'est pas vraiment accessible à la première écoute et ça nécessite plusieurs auditions pour s'en imprégner, mais c'est un disque qui devient absolument fascinant après un bout de temps. On y entend des instruments qui sont ordinairement associés,、euh, soit au rock progressif ou au rock psychédélique, comme de la citar, e、euh, du mélotron et de l'orgue. Ça sort vraiment de l'ordinaire. Et question de vous en faire une idée de ce disque. On va tout de suite en écouter trois extraits.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 Bye, Dave. Sanctuary, just be subservient. Stand up and fight, defend your country, kiss feet of the elite, and you shall inherit your wealth up in the sky. But first, you have to die and live in poverty. Keep the wheels turning. Your mind,、If、you lie through your own eyes. You soon may realize your own true meaning. Fuck their wars, religious lies and laws. Guild trips, you're not the cause. Don't just accept them. A life of misery they want for you and me. Just drink and be merry. Stop the real study. s u The sun sets. Worse is yet to come.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 Venez goûter et apprécier la qualité. Yuzu Sushi. 89 ans. La seule radio musicale. Thank、okay. you. Cathedral, on vient d'entendre trois extraits de leur tout nouveau et excellent disque, The Guessing Game. On vient d'entendre une des pièces les plus accessibles du disque, une de celles qui se r a p p r o c h e le plus du Doom pur et simple. Pour lequel、euh, Cathedral est connu, la pièce Casket Chasers. C'est le premier extrait du disque、euh, qu'on a rendu disponible et、euh, la chanson、euh, qui ressemble le plus à du,、euh, disons, du Cathedral traditionnel. Juste avant, on a entendu la très belle pièce titre、euh, instrumental e dominée par le, méno, le mélotron plutôt. Et au début du b l o c on a entendu la pièce Funeral of Dreams. C'est vraiment une très grosse surprise de la part de Cathedral. Ce nouvel album, on ne s'attendait absolument pas à ça de leur part, même si Lee Dorian. Le leader du groupe, c'est un grand amateur et un maniaque de rock du début des années 70 et particulièrement de rock progressif obscur, comme son collègue Mike Ackerfeld de o p e t h l e y C'est un disque qui est assez long, The Guessing Game. D'abord, il s'agit d'un album double.、Euh, le premier disque est définitivement plus éclaté et psychédélique que le deuxième, qui est plus, je dirais, conventionnel, traditionnel et qui risque,、euh, celui-là, de plaire un peu plus aux. aux a m a t e u r s de Doom. La pochette est、euh, tout à fait appropriée au contenu musical. Elle est très surréaliste et psychédélique, très belle. J'ai beaucoup aimé cet album et je lui donne personnellement un 9 sur 10. C'est très audacieux de la part de Cathy Droll, l'album The Guessing Game. Parmi les concerts à venir、euh, au Québec dans les prochaines semaines qui pourraient vous intéresser, Mercredi 26 mai, le k u n a k o i seront au f o f o n é l e c t r i q u e et、euh, le samedi 29 mai, un autre groupe、euh, québécois sera au stage,、euh, la formation Icewind qui fait du Power Metal. Dimanche 30 mai, h p o c r i s y Black g u a r d s Car Symmetry, Hate et s h w a s h b u c k l e seront au Fofon électrique et le lendemain, le lundi, ils seront à l i m p e r i a l de Québec. George Throwgood and the Destroyers seront au Capitole de Québec le mardi 1er juin et les vendredis et samedi 4 et 5 juin, ils seront au m é t r o p o l i s n a g l f a r pour les amateurs de Black Metal seront au、euh, Petit Campus de Montréal le mardi 1er juin et le 2 ils seront à l'Agité de Québec. Dying Fetus, a r c e s et cinq autres groupes seront au Fofone Électrique le mercredi 2 juin. Cinderella et Scorpions, bien sûr, seront au Pavillon de la Jeunesse de Québec le vendredi 25 juin. Et le lendemain, le samedi, ils seront au Centre Belle de Montréal. Et finalement, le dimanche 27 juin, Yes seront au Mondial Choral l o t o q u é b e c de Laval. Mais bien sûr, Yes n'est plus avec John Anderson, ce qui, à mon avis, est beaucoup moins et même n'est pas très, tellement intéressant.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 Intitulé Exhibit B, The Human Condition, qui fait suite à The Atrocity Exhibition, Exhibit A, qui est euh, paru euh, il y a trois ans et qui、euh, avait eu un accueil controversé, mais qui, personnellement,、euh, m'avait plu en général.、Euh, cette fois-ci, l'accueil est tout aussi controversé, mais cette fois-là, je <rire> n'ai pas tellement embarqué. Le problème d'Exodus a toujours été la constance. Ils, ils n'ont pas souvent été capables de faire deux bons disques de suite. Un très bon disque, était souvent suivi d'un média, qu'on n'a qu'à penser à Bundled by Blood, qui était suivi par Pleasures of the Flesh, ou par、uh, Fabulous Disaster, qui était suivi par Impact is e m m i n e n t ou encore Tempo of the Damned, qui était suivi par、uh, Shovelheaded Kill Machine, qui était pas terrible.、Euh, ils ont une discographie en denti, s s Exodus. C'est vraiment moche parce que c'est un groupe que j'ai toujours aimé, mais qui m'a souvent déçu. Exhibit B, The Human Condition, c'est pas un disque médiocre ou mou, c'est un disque très métal, mais sans inspiration et、euh, franchement souvent ennuyant. Il y a très peu d'extraits que j'ai appréciés. En fait, on va tout de suite écouter、euh, trois, trois chansons parmi celles que j'ai appréciées sur le disque. Exhibit B, The Human Condition, à l'antenne de la Radio Campus, la station des m é l o m a n e s est la seule à faire tourner du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est fou! 89.1 FM! CFOU 89.1 FM. Exodus, on vient d'entendre deux pièces tirées de leur、euh, tout nouvel album, Exhibit B, The Human Condition, qui est paru cette semaine, mardi. On vient d'entendre ma pièce préférée sur le disque, The Sun is My Destroyer. Et juste avant, on a entendu、euh, The Ballad. Leonard and Charles, la pièce qui ouvre le disque. Je devais en passer trois, mais malheureusement, nous n'aurons pas le temps d'en t e n d r en, e une troisième. Il faut dire que les pièces sont très longues sur cet album. Un disque que je n'ai、euh, malheureusement pas tellement apprécié, que j'ai trouvé、euh, très moyen, sans inspiration, ni aucune étincelle, absolument pas accrochant. Un、euh, 6 sur 5 sur 10. Et ça, c'est parce que c'est Exodus et que je les aime bien. Si ça avait été un track, je leur aurais donné 4. 16h57, l'émission s'achève et c'est déjà tout pour moi. Pour ceux qui écoutent en direct le vendredi, les palmarès en rappel vont suivre dans un moment avec mon ami Mathieu Plante, suivi à 20h de mes autres amis, les lutins de l'enfer pour les amateurs de métal. Si vous écoutez la reprise de mardi, eh bien, c'est moi-même qui vais suivre dans quelques minutes puisqu'à 19h, je vais animer l'émission de Power Metal et de métal progressif, la brique et le fanal, et vous présenter de l'excellent métal mélodique jusqu'à 21h, jusqu'à l'arrivée de mon autre ami. Le Dr. Penragon. La semaine prochaine à Rock Classic, je vais vous présenter au moins une nouveauté, le tout nouvel album de Stone Temple Pilots qui sort mardi. Je vais vous présenter un groupe obscur pour beaucoup de gens, la formation américaine Saint Vitus. Là-dessus, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous retrouve vendredi prochain à midi pile pour une autre émission Rock Classic. Salut!